Ipar Euskal Herrian kasik 6 eta berrogoita hamar laguntzaile biltzen ditu. Sokorri Katolikoak, Elisa Katolikoko Fundazio Orreak karrikan bizi eta prekaritatean direnai agera egiten die urte osoan. Ipar Aldean, Kostalde eta Barnek banatuak dira agera zentruak. Bai honan adibidez, eun eta berrogoita hamar pertsona urbildu dira Daniel Argot karrikan kokatzen den zentruara la Jeanunica. Ce qu'on repère en 2015 c'est que on est sur une évolution constante de la pauvreté à travers les accueils que nous faisons au secours catholique, on est à plus2% de, de fréquentation de nos lieux d'accueil. Laguntza materiala eta psikologikoaren bila heldu dira zeltasunetan diren pertsonak, gizonak, gazteak eta gehienetan ez dikrekan bizi zenxra hurbiltzenan direnak. Hala ere eguneroko eritatateea ez da hain simple, Giillam larun batko heizetan laguntzaile gisaari da Baionako aajra zentroan. Saken person kivien plu est... azon tor donc euh, vous avez celui ki s'ennui chez lui kiboa euh, persoson been hien borr de café e On peut parler vous avez celui bah, qui a faim donc du coup bah, il vient prendre son petit déjeuner bon en majorité c'est euh, un public relativement jeune Lagunzailean profila ere On va avoir des bénévoles qui vont plutôt s'engager pour des missions bien définies, pour des compétences, des savoir-faire bien précis, avec une disponibilité qui est beaucoup moins élastique et on voit que eh bien en fait le bénévolat si on sait s'adapter, lui aussi se renouvelle et on a des activités qui peuvent tout à fait perdurer. Barnekaldeko egorari begira, sokorri katolikoa pertsonen bakartasuna eta izolamenduaren kontra lanean ari.